Bonjour, voilà, merci. merci de m'accorder ce, ce, ce temps, euh, euh, il s'agissait d'un EP 4 titres, d'une un première carte de visite 4 titres et il s'agissait de la chanson Un camp Un camp, voilà exactement, alors Mac Jean, exactement ça s'écrit M-A-K-J-A, déjà ça il faut, faut le dire hein, si, si on te recherche un petit peu Mac Jean est eh bien donc euh, un chanteur, hein, euh, auteur, compositeur Auteur-compositeur-interprète, j'écris mes textes et je, je, je, je dessine les mélodies à la voix et puis j'interprète chacune des chansons. D'accord, d'accord. Tu, tu, tu écris, Magja, tu, tu, tu composes d'abord ou tu écris d'abord et tu composes sur tes paroles Les deux, les deux. Euh, parfois j'écris puisque... Que, euh, puisque je mets en mots un point de vue tout de suite Et puis euh, euh, sans partir de la musique Et parfois je me laisse aller à la musique C'est-à-dire la musique fait tomber les mots Elle, elle laisse quoi à, à l'imagination, en tout cas elle fait naître des situations Et ensuite j'écris Plus principalement quand même je pars de la musique Pour faire tomber les mots Que de, de, de partir des mots pour dessiner la musique Superbe, merci Alors, Magja, comment t'es venu dans la musique déjà Parce qu'il faut, faut retracer un petit peu ton parcours. Tout jeune, tu as commencé Ouais, j'ai commencé j'ai commencé tôt. Je suis venu par les mots, justement. J'avais compris très tôt euh, que les mots étaient des clés. Et que plus j'avais de clés, plus je pouvais ouvrir des portes pour me faire comprendre ou comprendre les autres. Ça, c'était mes parents qui m'ont très très vite appris en me disant très souvent, tiens, je crois que tu as oublié le mot magique quand j'allais les voir en leur, en leur disant, tiens, quand est-ce qu'on mange Ils me disaient... Je que tu as oublié le mot magique ah oui quand est-ce qu'on mange en... s'il te plaît merci au oui. revoir bonjour tous ces mots là qu'on utilise et qui nous permettent de, de, de nous faire comprendre en tout cas d'être reçu lorsqu'on il y a une demande c'est vrai euh, donc j'avais compris ça mais j'avais compris aussi que Les autres mots, ce qu'on utilise au quotidien. Euh, moi, je me rappelle, dans, dans le quartier où j'ai grandi, on utilisait des mots qui venaient soit du patois local. J'ai grandi euh, euh, près de Toulon. En fait, je suis né à, à Grasse, à côté de Nice. Et puis en, ensuite, j'étais euh, proche, tout proche de la Méditerranée. Et on utilisait ces mots du patois local que les anciens pouvaient utiliser. « Qu'est-ce que tu qu »« Qu'est-ce qu que tu marodes euh, Voilà, tous ces mots-là. Et euh, et ça plus enfin, plus les mots qu'on partageait avec les collègues de ma, de, de, de, de mon âge, ben ça me permettait d'avoir tout un patrimoine dans lequel euh, dans lequel je me retrouvais que j'utilisais pour me connecter avec mes avec mes potes quand j'étais gamin et, et je me rappelle quand j'arrivais en, en plus en classe on me disait non ça c'est pas français ça m'a toujours marqué en me disant ah mais en fait Il y a des espaces dans lesquels des mots euh, ont des résonances et puis il y a des mots un peu interdits. Et vu que j'étais un peu insolent, je me suis dit plus j'ai de mots, Et plus je peux être mobile dans les espaces normés, dans les espaces non normés, quoi. D'ailleurs, Magja sonne bon la Corse. Une signification, Magja, laquelle Exactement, c'est un clin d'œil en fait à ma grand-mère. C'est un mot d'origine corse mmh. qui s'écrit euh, normalement en langue corse M A C H J A. Mmh. Euh, Et, euh, et ça signifie le maquis. D'où votre ah, okay. votre adage sur votre site internet si tu ne viens pas au maquis prochainement, Magja viendra à toi. C'est totalement, <rire> totalement ça. C'est totalement ça. C'est totalement ça. C'était un, un petit clin d'œil pour, pour placer la définition en fait de Magja. Euh, et puis euh, là, toujours montrer aussi cette, cette volonté d'aller vers. De ne pas attendre que les gens découvrent Magja, on est en mouvement, c'est à, à nous en tant qu'artiste, artisan du sensible, d'aller vers un, vers un public pour lui, lui lui présenter un point de vue, euh, une œuvre, euh, une part de vécu. Magja, ça signifie maquis en Corse, parce que est-ce que vous voulez faire passer que dans votre musique, dans ce que vous délivrez, il y a une forme de, de combat avec les mots en tout cas, avec la musique il y avait une double une double définition en fait une double lecture la première c'est elle était liée à la nature humaine qui pour moi est euh, est très proche de la nature sauvage en fait on a tous cette partie cette part de sauvage au fond de nous et quand on crée bah on repart au plus profond de nous-mêmes on se retrouve dans des vagues de doutes dans des vagues de, de sourires de peur de de sourires de larmes peu importe mais euh, Euh, je voulais traiter en fait euh, euh, la nature humaine sous l'angle du maquis et aussi avoir un clin d'œil à la notion de résistance artistique. Euh, for forcément quand on, on crève euh, on donne à voir des fois euh, de façon différente d'une pensée un peu euh, euh, globale, une pensée euh, industrielle, dans, dans, notamment qu'on peut retrouver dans la musique aussi, et ben je voulais montrer cet acte, cet acte de résistance artistique sous le nom, euh, nom Magja. D'accord, alors Magja en plus pour, pour donner un petit peu ton, ton parcours euh, Le prix centre des écritures De la chanson en 2016 euh, Tu as aussi la médaille de bronze De la chanson francophone 2016 Le prix de du texte au pic d'or 2016 Premier prix du tremplin de la chanson française Du Freedom Festival C'est quand même bien pour un premier repé ça, ça sonne bien Eh ben oui ouais, très bien, Franchement c'est un une belle si reconnaissance suis... du public et puis des pères moi. Et c'est vrai que quand on écoute tes paroles, parce que à la base tu viens quand même de la culture hip-hop, euh, et là, en, en français, parce que tu chantes exclusivement en français, euh, d'avoir euh, dès le premier EP un prix de SACEM, ça veut dire que c'est un avenir vraiment prometteur. Eh ben, je le souhaite, je le souhaite. Oui. En tout cas, je, je, je suis ravi de voir que, que les mots impactent et que, et que ces chansons-là, elles sont. Elles sont reçues avec attention. Bah oui, oui. Quand on crée un peu ces. C'est comme un accouchement, quoi. on donne vie à quelque chose, et puis euh, on, on souhaite le meilleur futur possible, comme on peut le souhaiter à son gamin. Mais on ne peut pas, euh, on peut pas savoir quelle sera la route, quoi. Euh, euh, et quand on voit qu'à un moment donné, il y a une, une attention toute particulière par rapport au texte et par rapport à l'interprétation, puisque ça se vit aussi sur scène. On est, on est, euh, on est des artisans du spectacle vivant. Euh, je suis ravi de, de, de, de voir qu'il y a, euh, qu'il y a rencontre. Oui, c'est merveilleux. Moi, ce que je propose tout de suite, c'est qu'on va s'écouter justement ton, ton dernier petit bébé, le, le celui pour lequel tu as accouché, on va dire, toujours. Il s'agit de déchirer, et puis on en reparle juste après. Parfait, très bien, tout de suite. Arc-en-ciel avec Magja, et là, on écoute tout de suite déchir. pas qu'en ville Que la nuit semble noire Marquer les murs Tout comme les têtes Que la flamme rassure Quand le présent inquiète Des encarts collés Jamais au hasard Des panneaux recouverts Au point stratégique Au matin levé Tu peux les apercevoir La vague à toucher Ah, Les lieux névral, le contours de nos campagnes et de nos villes Ils épicent et vautour Le monde pâme nos libres Sur nos communes il plane un soir de propagande Est-ce que nos mémoires calmes Dorsil des brunes s'étend en lettres capitales l'accrochée blanche Le fond est bleu marine L'a haine viscérale Sur les murs elle s'épanche, elle nous contamine tu le quittes et donc plus de problèmes. C'est simple, c'est comme les sombres heures passées. Quand le fiel ça donne sur les papiers glacés. C'est ainsi. Ce discours charme plus d'une personne ici. Si et toi. Magja Désir, c'est ça Donc ça, c'est le tout tout dernier Magja C'est bien ça. C'est la dernière chanson qui est euh, depuis euh, depuis hier, depuis le vendredi 14 avril, euh, disponible tout sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Et alors là c'est vraiment tout frais puisque ça vient juste de sortir. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire décédé, enfin pas décédé. je suis en train de dire autre chose. Déchire, parce que c'était <rire> voilà. une titre d'avant. Oui, oui, oui, Déchire, en fait. Euh, euh, Déchire est une est une chanson qui a été écrite il y a il y a deux trois ans. Oui. Et euh, oui, En fait, c'est venu d'une anecdote d'un ami qui, euh, qui s'était euh, dans une tournée, qui était des chanteurs aussi, qui s'était essayé à déchirer une, une affiche du Front National. Et puis on, on écrit, euh, on écrit des, des, des, ch des chansons qui, qui, qui de ces petits instants de vie. Et de suite, j'étais, moi, je, je m'étais dit tiens, déchire ces heures de colle comme un peu une, une insolence de gamin, euh, de, de, de, de, de déchirer les les, les les heures de colle du Front National. Et puis, euh, au fil du temps, au fil des mois, ça a pris sens parce que Je trouve, je trouve que, notamment dans ces campagnes euh, électorales, on a une banalisation un peu de la pensée xénophobe. Et on a un petit peu, euh, même même pas un petit peu, on a, on a certaines phrases qui sortent du cadre. Et Je pense que l'on est tous concernés par ces phrases qui pendouillent un petit peu, ces phrases euh, qui viennent juger euh, les autres, ce qu'on connaît peu ou ce qu'on connaît mal. Euh, et puis, euh, j'avais envie de me positionner en tant qu'artiste En disant, il faut qu'on soit aussi la digue à cette à cette marée montante de propos xénophobes. D'accord. Et donc, c'est devenu cette chanson. Et là, ça va être une chanson du futur album ou c'est juste un petit EP qui Alors, est sorti? Pour l'instant c'est un single qui sort vraiment dans le cahier de la campagne électorale. Oui. Euh, le clip mmh. arrive juste derrière. Le clip arrive le 21 avril. Okay. Euh, donc à deux jours après le premier tour. Euh, euh, et dans, dans, dans ce clip, voilà, j'invite vraiment les, les gens à suivre Magja et sur la page pour, pour, savoir, pour savoir la suite, pour découvrir ce clip. Mmh. Pourquoi euh, et en, Pardon Pourquoi Il va avoir quoi de spécial de Nino? Je, je, en fait parce que je, je ne le vois pas en fait, je, je ne conçois pas euh, la xénophobie en disant nous, nous sommes des êtres saints et en face nous avons des êtres xénophobes mmh, mmh. je pense que nous sommes tous porteurs à un moment donné de de, de phrases qui dérapent de, euh, nous sommes tous les premiers fachos en puissance Après, et ça il faut, faut, faut, faut essayer aussi de prendre ces choses là avec. Euh, il faut juger personne y compris du... ceux qui peuvent déraper voilà. c'est à, à dire qu'à un moment donné à ceux qui dérapent je leur rappelle il dérape mais je sais moi aussi que je peux déraper Et donc le clip euh, est tourné là-dessus aussi, sur cette dualité des êtres et que je ne voulais pas façon monolithique d'un bloc contre un autre dire c'est nous contre eux, mais de, de dire nous sommes aussi considérons-nous aussi comme les premiers fascistes en, en, en puissance. Donc soyons vigilants à nos paroles à nos faits, à nos gestes et, euh, et allons à la découverte de l'autre au lieu de tout de suite le juger euh, euh, par manque de temps, par facilité ou par problématique individuelle en disant moi je vis euh, à, à contexte qui est plus ou moins compliqué. Alors je vais euh, je vais dire que l'autre est coupable de de, de, de de ma situation. Donc sortie du clip sur internet, on pourra le voir à partir de quand vous dites 21 avril. Le clip est, est à partir du 21 avril. Donc, voilà, le, avant, le single est déjà avant sorti. J-2 du premier tour des élections. Exactement, exactement. Donc euh, y, enfin voilà, je, je, je, je vous laisse le suspense parce que parce que. <rire> ouais mais, mais vraiment non, on a, on a essayé de travailler et de créer une œuvre. on, on reste dans le champ artistique mmh, mmh. Je, je pense que c'est ça le rôle de l'art aussi c'est de pouvoir donner à voir autrement de secouer les pesanteurs entre la gravité et puis des choses un petit peu plus légers et puis que les gens en, en rencontrant une œuvre puissent être des fois bousculés puis des fois être interloqués des fois être rassurés, peu importe, des fois être charmés mais c'est ça le rôle de, de l'art On est on, dans, dans, dans nos sociétés c'est de créer euh, le contrepoint de vue un petit peu, voilà, la brèche qui va permettre de voir les choses différemment et peut-être à chacun de se repositionner et ensuite de faire, de faire agir son libre arbitre. D'accord. Donc hier la sortie du clip déchire le 21 avril le clip vidéo le 22 le concert de la radio et le 23 on va tout un d'un programme bien chargé en ce moment. Ouais, <rire> ouais c'est bien chargé mais mais euh, mais j'en suis ravi. Oui. Je pense que euh, j'étais au, au Kenya il y a, il y a un mois j'étais sur Tulle aussi sur un gros projet euh, avec des scolaires euh, il y a peu on était je en concert. Justement... En, à Ouais, à Pézena cette semaine on a de la chance En fait de, de, on, enfin, on a de la chance de vivre ce qu'on vit Et on s'investit pour euh, L'éveil des sens par l'art Est essentiel dans nos sociétés Que ce soit, c'est un petit peu comme la cuisine ça fait partie de l'éveil des sens Et c'est essentiel qu'on qu prenne la route Qu'on aille à la rencontre et, euh, et, et que ça puisse ouvrir Le, le, le, le, le débat, quoi, qu'on rappelle aux gens Qui sont vivants, qu'on puisse tantôt les caresser mais Tantôt les piquer, mais qu'on puisse leur dire Oh, vous êtes vivants, ne nous Alors je voulais justement évoquer cela parce que vous participez à des, vous donnez des ateliers d'écriture auprès des établissements scolaires, des prisons, des centres sociaux, d'associations. Que ressortez-vous de ces expériences-là Euh, tout, tout, c'est-à-dire la multiplicité des êtres Je crois qu'on est dans des sociétés qui sont composées de, de plein de parcours différents Et que la richesse de nos sociétés vient de cette diversité de parcours De cette diversité de sensibilité De ces, de ces, ces différents rapports à la langue Déjà, puisqu'on est quand même sur l'écriture de chansons dans ces ateliers mmh. Mais que cette pluralité est essentielle à nos sociétés et que plus on pense les sociétés de façon euh, monolithique d'un seul bloc euh, euh, plus on, on s'écarte de cette richesse là et, et, et, et alors on peut en faire un élément de peur si on veut en disant tiens cette personne n'utilise pas la, les mots de la même manière ne voit pas les, les, les choses de, de, de, dans, dans le même angle mais moi je crois que c'est une grande, grande richesse et celle que j'ai envie de porter en tant qu'artiste très bien, bah, bravo en tout cas pour ce que vous faites euh, dans ces établissements là Que vous le faites ben, de suis... votre propre initiative je... ou vous faites partie d'un groupe, d'une association J'ai fait 15 ans d'action culturelle, j'ai eu la chance d'être directeur d'une structure d'action culturelle qui développait des, des ateliers d'expression artistique pour que chacun puisse euh, exister par, par, euh, par son œuvre et non par son statut. C'est-à-dire que les gens puissent puissent être rencontrés par la, leur création et non par leur peine de prison, par leur oui. euh, leur âge, leur sexe, leurs par conditions. Parfois scolaires difficile, etc. Et, et, et, et, et c'est très très important ça parce que euh, dans le territoire du sensible, toutes les les rapports à l'individu sont changés sont évolués, euh, enfin évoluent pardon. Quand quand quand vous avez un gamin par exemple qui est en en, en, en cours de français qui a qui a du mal à à, à manier la langue française oui notamment avec l'orthographe, et eh ben il subit le rapport à la notation, au jugement dès qu'il va prendre un stylo. Et l'écriture créative, qui est forcément liée à son sensible, à son imagination, à son ressenti, eh ben il va avoir des facilités. Peut-être pas dans la, la, la façon euh, orthographique dont il va pouvoir s'exprimer, mais en tout cas dans. Oui, mais ça va donner du euh, sens son... à l'usage de la langue. Ça va lui donner envie, eh, du, ça va donner du exactement. sens à cet apprentissage, et il va peut-être avoir envie d'aller vers cet apprentissage-là, du coup. Eh. Exactement, et, et forcément quand vous laissez la parole aux gens, bah, vous allez euh, et, et qu'il y a une écoute attentive, mmh, mmh. vous allez apprendre à regarder dans sa direction. Justement, -dire les, profs, vous allez les, les professeurs de, de français, de lettres, avec qui vous travaillez euh, comme ça sur ces projets d'écriture, oui. euh, quel retour avez-vous euh, de leur part aussi Parce que je pense que des, des venues extérieures comme la vôtre sont sont tout à fait positives dans les classes. On qui, travaille vraiment complément. On travaille déjà vraiment en complémentarité. Mmh. Parce que moi je viens avec des outils, avec une énergie et puis avec le, un peu la magie artistique, c'est-à-dire il y, y, y a tout de suite un, un charme qui s'opère et ça moi je le mets au service de l'expression de chacun. Et donc, donc là on trouve chacun notre place Que ce soit le prof de français D'histoire, de musique Et puis moi en tant qu'artiste intervenant Et dans cette composition de binôme On essaye que les, les êtres Se révèlent d'une certaine manière euh, Donc d'abord il y a beaucoup de discussions Puisqu'on n'a on a pas forcément Les mêmes outils, on n'a pas forcément Les mêmes énergies Et, euh, et c'est comment on va pouvoir à chaque fois Composer un binôme singulier euh, Pour que les gamins puissent puissent puissent être valorisés en fait dans leur passage dans leur rapport à l'expression et qu'ils puissent voir aussi qu'une classe, c'est pas une classe. Mmh. C'est 30 gamins ouais. et, et et comme je leur je, je m'amuse à leur rappeler en disant quand vous avez une heure à passer avec 30 gamins enfin mmh. quand vous vous êtes 30 jeunes et vous avez une heure à passer sachez que vous avez en fait 30 heures à passer Exactement. puisque chacun va faire va évoluer euh, avec sa propre réflexion avec euh, euh, et, et, et donc c'est là c'est ça que je je, je je viens prôner en tant que richesse voilà Que la, la richesse de nos sociétés vient vient de celle-ci de cette multiplicité de, de, de points de vue. C'est proposer toutes les cartes aux jeunes pour qu'ils aient un jeu gagnant. Voilà. Bien sûr, bien entendu. Et puis on n'a pas. Euh, C'est aussi changer le rapport au temps. On est tout. Enfin, quand vous. Moi je vous pose une question. Vous allez passer un. un vous allez passer euh, peut être euh, que. Euh, enfin il va y avoir un, un temps pour que vous puissiez. Euh, me donner votre réponse. Mm -hmm. Quand on bosse avec, par exemple, des traumatisés crâniens mm -hmm. euh, ou alors des, des, des personnes qui ont euh, un sens qui euh, est... Des, des sens qui ont été atteints euh, par mm -hmm. le passé, eh ben, leur passage à l'expression va être, va être plus long, en calé. tout cas, va être modifié. Oui. Et, et, et ça, quand vous avez une écoute attentive de la personne qui va s'exprimer, vous avez le rapport au temps qui est changé. Si vous vous posez une question et que vous attendez une réponse, si la réponse met, met, met, met 30 minutes à, à, à venir, eh bien... Euh, vous allez vous dire qu'en fait qu'est-ce qu'est-ce qui est important le temps qui passe ou la réponse qui vient. Et donc moi j'ai appris vraiment j'ai appris à ah, allô, allô Allô allô Meccha il y a un petit... On a été coupé. Oui, je pense qu'il une petite oui. coupure. Alors moi ce que je propose c'est qu'on on, on met Magja juste derrière, qu'on a derrière nous. C'est oui. toujours euh, déchire. Donc là c'est le, le tout dernier Magja qui, qui vient de sortir tout droit, avec le, le clip vidéo qu'on retrouvera à partir du 21, c'est ça, à oui, partir 21 du 21 avril, avril le Internet. clip vidéo. Depuis hier, ce petit single est tout sur les plateformes de téléchargement légal, Spotify, Deezer et toutes les plateformes. Le clip va arriver et puis vous pouvez Vous pouvez contacter makja.com, c'est le site internet www.magja.com On va essayer de le retrouver juste après sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et après nous allons parler avec Patrick de cinéma, nous allons oui. faire un petit tour euh, du côté du jazz, des sorties. Et notre dernier invité qui sera avec nous par téléphone sera j j a y -Chromosium K. Compagnie de nos villes ils épissent autour le moindre pas non libre sur nos communes, un plan un soir de propagande est-ce que nos mémoires car d'ici de si des brunes cet en lettres capitales la croix est blanche le fond est bleu marine la neige viscérale sur les murs à le s'épanche elle nous compte bien oui, il s'agit de Magja avec moi, déchire euh, Voilà, nous avons retrouvé Magja. Alors, euh, donc, c'est le tout dernier bébé qui est sorti hier, le petit single qu'on retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et donc, le clip vidéo va sortir le 21 avril euh, sur YouTube, sur tout ça Allô, allô Alors, on a un petit souci avec Magja, il est derrière moi, je le vois bien, de l'autre côté au téléphone... Je sais pas si s'il si m'entend, mais.. Euh... Ouais, on a un tout petit souci. Alors ça peut, ça peut arriver, hein, des petits soucis comme ça de liaison téléphonique. Alors Magja, eh bien, donc on, on rappelle son site internet wwmagjam a acom Sur Deezer en ce moment qu'on écoute Ou sur d'autres plateformes de téléchargement eh bien Vous avez ce petit morceau déchire Et puis son premier single Peut-être qu'on peut le retrouver encore En regardant sur les renseignements sur son site internet Le 4 titres Qui est sorti de Magja Et donc On le retrouvera très très prochainement Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel Le 96.2